Unité 1, leçon 3, phonétique. A. Marquez l'accent et les lettres non prononcées. Répétez. Seule à New York. Je ne suis pas américaine. Je ne connais pas New York. Je ne comprends pas l'anglais. Je ne parle pas anglais.